Vierge de la mer, toi qui me tends les bras Sainte voile d'or, je crois encore en toi mm. Toi, la vierge noire, emmengantée oh, de lumière mm. Dis-moi que la mer sera clémente pour moi du port qui guette le ciel lourd, les femmes voiles le noir aux ailes de vautour, ont vu au ciel des morts, passer sa barre que frivole, dis-moi que les femmes du port La foi brûlante des beaux jours Ramène dans le port La voile blanche de mes amours Réveille dans mon cœur La foi brûlante des beaux jours Ne me dites pas Qu'il est trop loin pour m'entendre Je vois son visage Quand je ferme les yeux Mère, prends garde à mon chagrin. Si l'orage est plus fort que ton regard divin, au village on dira que tu n'es pas notre mère, que tu n'es que statue de bois. Reveel in mijn de vloedbrullende de Verto notre prière,